Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez, de par le monde. Bienvenue à tous à l'émission Mosaïque. Le Burundi célèbre le 1er juillet de chaque année, le,、euh, de cette année, le 57e anniversaire de son indépendance. Aujourd'hui, le pays s'est doté depuis des institutions politiques, judiciaires et militaires, des organes qui étaient pendant la période coloniale au main des Belges. Ces derniers avaient reçu le mandat de l'Organisation des Nations Unies de conduire le Burundi vers son autonomie. Une certaine opinion reconnaît le bien et le mal de la colonisation belge au Burundi, en témoignent différentes positions des dirigeants en fonction des circonstances. La crise contre le mandat de Pierre Mounouziza a mis dans le collimateur la responsabilité de la Belgique dans différentes crises qu'a connues le Burundi, un débat qui n'a pas l'air d'être terminé. Au-delà des accusations contre l'ancien colonisateur, Du moment que le s Burundais assure n t les r ê n e s du pouvoir depuis son a s c e s s i o n à l'indépendance, l'heure est du bilan après l'acquisition de la souveraineté tant politique qu'économique. En quoi peuvent se féliciter les Burundais et leurs dirigeants 57 ans après l'indépendance N'y a-t-il pas des regrets Que faut-il faire pour savourer les bienfaits de l'indépendance Dans cette émission, nous aurons les avis. Des différents invités. Au plateau, ils sont quatre. Nous accueillons Olivier m o u n o z i z a secrétaire général et porte-parole du parti u p r o n a Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque.、Euh, bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec l'honorable、euh, Clavel i t c h o y i t u n g u y é Il est du parti Congrès national pour la liberté s n l Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, cher. Euh, collègues qui sont invités sur le plateau. et Bonjour tout, à tout le monde et même à la population qui nous attend.、Mmh. Nous, euh, nous disons également la bienvenue à Gaspard Kobako, il est secrétaire à la communication au sein du parti CNDD. Bonjour et bienvenue à l'émission Mosaïque. Bonjour, merci.、Euh, je suis en même temps porte-parole du parti CNDD.、Euh, je salue、euh, les. Amis avec qui nous sommes ensemble et je salue aussi、euh, les auditeurs qui nous écoutent. Merci. Nous accueillons dans cette vidéo de la radio Sanganilo Gabriel e v a n s a o u i Tondé, président du parti APDR. Bonjour et bienvenue à l'émission Mosaïque.、Ah, bonjour, merci de l'invitation et je salue tous les auditeurs qui nous écoutent. À la réalisation de cette émission, c'est Jérôme Nyonzima, Eric Ouimana et Dorine Ouimana assurent la mise en œuvre à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, Pacifique Chubaïro. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Mosaïque. À chaque événement, une attribution, le parti Yprona. Et baptisé en partie de l'indépendance ou pour l'indépendance, pour avoir、euh, aidé les Burundais et le Burundi à accéder à l'autonomie. C'était en 1962. Aujourd'hui, 57 ans après l'indépendance du Burundi, quel est votre sentiment au niveau du parti Yprona Au niveau du parti Yprona,、euh, le sentiment d'abord, c'est le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté. Pour avoir aidé les Burundis d'avoir l'indépendance à travers le prince Louis g w a g a s o r e et ses compagnons d o l i t e Aujourd'hui, comme les Burundis le savaient, c'était bien sûr le 18 septembre 1961 que le parti Prona a gagné les élections des parlementaires et ces élections ont poussé que les Burundis, eux, La chance effectivement, d'accéder à l'indépendance. L'indépendance du Burundi, bien sûr que le prince Louis Guagasole a combattu pour bien sûr, pouvoir accéder à cette indépendance. Ce n'était pas une chose facile parce qu'il faut se rappeler qu'après 25 jours des élections, Guagasole il a été assassiné. Il a été assassiné le 13 octobre 1961. C'était tout juste après 25 jours. Et l'indépendance était p r o m i s que sera bien sûr donnée au b u r u n d i après 10 mois.、Eh, Ouagasore lui proposait 8 mois de se préparer. Il était en train de mettre en place le gouvernement. Mais il n'a pas même eu la chance de voir la fête de la célébration de l'indépendance suite à la main invisible des colonisateurs. Bien sûr, il a été assassiné par un plan macabre qui a été organisé par les colonisateurs d'alors, qui étaient bien sûr les berges. Même si on n'a pas encore、euh, fait. Vous faites un procès Bon, c'est visible. C'est visible. Il a été assassiné parce qu'ils n'étaient pas bien sûr d'accord, ils n'étaient pas bien sûr、euh, enchantés d'avoir que les Burundis et la chance d'accéder à de retrouver l'indépendance que nous avons perdue en 1903 lors du traité de Kiganda. Et voilà, Guagasso a été assassiné, mais les, Burundis, les Burundais ont、euh, bien sûr gardé la sérénité. Jusqu'à ce qu'ils、euh, aient leur indépendance le, pro, le, le 1er juillet 1962. Mais quand même, la sérénité dont vous parlez avec l'histoire, on a appris que il, il, le pays n'a jamais été stable après l'assassinat du、euh, prince Louis Guagasole. s Est-ce que vous ne pensez, pensez pas que、euh, l'histoire aurait donné raison aux Belges lorsqu'ils disaient qu'il était encore temps pour les Burundais d'acquérir l'indépendance s u i t e À la situation politique、euh, qui a prévalu après l'indépendance. Non, non, l'histoire ne peut pas donner raison aux Belges, parce que ce qui l s montrait effectivement, les Belges voulaient que Guagasore, après avoir tué Guagasore, ils pensaient que les Bondis vont se soulever et s'entretuer entre, en, entre eux, parce que, vous savez, ceux qui ont participé dans l'assassinat de Guagasore, il y avait même ses cousins. Les fils de Balanyanga, ils pensaient alors que la famille royale va encore s'entretuer et ils auraient raison. Mais les Burundais ont vu、euh, que c'était vraiment、euh, un piège et ils ont transcendé à cela grâce à Nguendandou Mga, grâce à Nougou André, grâce aux autres leaders, pour Mirekane et, et autres. Ils ont dit non, restons serrés. C'est la raison pour laquelle on a même pu pouvoir accéder à l'indépendance le, le, le 1er juillet. Alors, le Burundi après avoir constaté que le Bondi, Ouagasole même s'il a été assassiné, qu'il y a d'autres personnes, d'autres hommes qui ont même philosophiqué o u a g a s o l e c'est la raison pour laquelle, même après, ils ont commencé à assassiner un à un autre pour pouvoir, bien sûr, déstabiliser le pouvoir. Je reviendrai vers vous, M. Olivier. n s i e u r o Gaspard Kobako, en 1994, le Saint-Dédé apparaît. Après un avènement de la démocratie、euh, sous la r o u l e t t e du parti Frodebo. Mais tout de même, le Burundi connaissait toujours des troubles. Aujourd'hui, nous venons de passer 57 ans après l'indépendance. Quel est votre sentiment au niveau du parti SNDD、euh, Le sentiment au niveau du parti SNDD, c'est un sentiment partagé. C'est un sentiment partagé, tout en plus qu'il、euh, y a la satisfaction pour avoir eu l'indépendance. Mais l'indépendance est aussitôt euh, euh, acquise, mais aussitôt arrachée. Arrachée par qui、euh, Ça veut dire que nous avons eu l'indépendance、euh, politique, entre guillemets. Même l'indépendance politique, nous n'en avons pas totalement. Encore moins、euh, l'indépendance économique. Ça veut dire qu'après l'indépendance, nous continuons à vivre toujours sous、euh, la houlette ou le joug de la, des anciens colonisateurs. Ils sont omniprésents. C'est-à-dire qu'ils sont partis sans partir. Ils sont toujours là. De quelle manière、euh, Sur le plan、euh, politique, ils ont toujours une influence. Sur le plan politique,、euh, comme venait de le dire、euh, le, le porte-parole de, de l'Uprona, nous avons eu l'indépendance, mais aussitôt, même celui qui, qui s'est battu pour l'indépendance avec ses compagnons, il n'a pas eu la chance de, de la vivre, de la voir. Il y a malheureusement une cibilité. C'est comme ça que les choses se sont passées, presque en 1993, avec l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaï. Ça veut dire, on lutte pour la démocratie, on lutte pour l'indépendance, et on n'a pas la chance de vivre cette indépendance, et on n'a pas la chance de vivre cette démocratie. À en vous entendre, c'est comme s'il si n'y aurait même pas lieu de célébrer cette indépendance. Non. Le 1er juillet de chaque année. L'indépendance, il faut la célébrer. Et <rire> je serai p a r c e qui vont la célébrer. <rire> Bien sûr.、Euh, nous avons eu l'indépendance、euh, politique. Mais tout en ayant cette indépendance politique. Nous continuons à vivre malheureusement les sous-bresseaux.、Euh, nous n'avons pas l'indépendance totale. Nous n'avons pas l'indépendance économique. Vous faites, nous partie, avons toujours... vous faites partie de ceux qui disent que si le Burundi continue à connaître certains problèmes, certains malheurs,、euh, c'est à cause de l'Occident, à cause des anciens colonisateurs. De, en partie, oui, et en grande partie d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours là. Ils nous influencent,、euh, ils il, il nous conditionnent. Ça veut dire que l'aide même qu'ils nous donnent est une aide liée. Ils donnent p a r la main droite et il ils retirent ce qu'ils ont donné par la main gauche. Et souvent deux ou trois fois plus. Voilà pourquoi nous disons que c'est une indépendance, mais une indépendance relative. Mmh. Nous devons continuer, nous devons nous battre et continuer à la chercher jusqu'à avoir une indépendance totale, comme certains pays sont en train, par exemple, d'avancer. Je donnerai à titre d'exemple le Ghana qui dit aujourd'hui Nous allons nous passer de votre aide. Voici la véritable indépendance. Vous, vous permettez que je donne un autre exemple. Il y a à peu près 64 ans, je crois, à b a n d u n g à Jakarta, en Indonésie, Soutenait une conférence qui regroupait、euh, les pays qu'on appelait les pays du tiers-monde, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie. Qu'est-ce que demandait le premier ministre chinois de l'époque Je pense qu'il s'appelait Su Enlai. Il, euh, euh, Il demandait aux Occidentaux que l'aide les aide à faire s e u l Ça veut dire une véritable indépendance, aussi bien politique qu'économique. Voilà ce que nous pensons、euh, comme étant. Une véritable indépendance.、Mmh. Nous y reviendrons sur cet aspect au niveau, à la fin de cette émission. Honorable Pierre、euh, Itcho Itungiye, au niveau du Parti Congrès national pour la liberté, CNL, comment appréciez-vous l'indépendance du Burundi 57 ans après son acquisition Merci. Pour, pour nous, nous apprécions à juste titre l'indépendance du Burundi comme tout Burundi. a s Mais comme mon ami vient de l'exprimer, nous aussi nous exprimons notre sentiment partagé par rapport à l'indépendance du Burundi. Parce que d'une part, le Burundi a été indépendant et nous reconnaissons l'indépendance. Et on a célébré l'indépendance du Burundi le 1er juillet 1962. Mais on ne pensait pas que les choses allaient、euh, dégringoler comme on l'a vu jusqu'à maintenant. On a des problèmes liés à ce que les Burundais n'ont pas acquis, n'ont pas, pas pu avoir les acquis de l'indépendance totale, comme l'indépendance politique, l'indépendance économique. On voit qu'on a toujours connu des pressions de l'extérieur. On est toujours soumis de l'interne à l'externe par.、Euh, Une sorte de colonisateur, s entre guillemets, qui, qui pense qu'on peut vivre sous les rejouques, notamment en, en ce qui concerne l'indépendance politique. On peut observer, par exemple,、euh, étant Burundais, ne pas avoir accès ou ne pas avoir.、Euh, Le total indépendance au niveau de la, de la liberté politique. Euh, permettez euh, à vous entendre, vous faites, tous,、euh, de la classe, euh, vous faites partie de la classe politique、euh, burundais. C'est comme si votre rôle、euh, se résumait à constater、euh, cette pression internationale, cette pression de l'Occident, plutôt que de faire face et de,、euh, de, faire, de, de faire évoluer le pays、euh, pour son indépendance totale. Non, ce n'est pas le constat. Ce q u on constate, on, on... On essaie de résoudre les problèmes parce qu'on enseigne, on est en train d'éduquer la population pour que la population puisse être indépendante totalement. Être indépendante n'est pas à dire qu'on enseigne à la population de se révolter contre qui, mais il faut que la population ait le droit donc, ait le droit d'une indépendance totale. C'est-à-dire qu'avoir i l est que, libre, avoir la liberté d'opinion, la liberté d'expression et aussi avoir une indépendance économique, de, avoir de quoi mettre sous la dent. Nous, nous, nous, nous enseignons à la population burundaise pour qu'elle ait une indépendance politique, pour que demain pas, la population ne va pas demander ailleurs, demander à l'ancien colonisateur de, de lui donner de quoi manger. Mais cette fois-ci, le, le peuple burundais va, va s'adresser aux dirigeants burundais, pas aux au, au colonisateurs ou à l'ancien colonisateur. Non, nous, sommes, nous les Burundais, nous devons prendre à m e s la destinée de notre pays. En prenant la destinée de notre pays, nous devons voir et étudier en quoi l'indépendance doit être un bien en acquis doit nous montrer comment. Que le, tout le Burundi doit, doit savoir ou doit voir comment il est indépendant. Donc, à, à, à travers cette indépendance, ce n'est pas un slogan. L'indépendance n'est pas un slogan. C'est une vie qu'on vit chaque jour. On, voit, on vit et on voit qu'on est Ça indépendant. Ça doit se concrétiser dans les faits. Oui, oui. Mmh. Mmh. Merci.、Euh, Gabriel et Vanzaviton, au niveau de la, du, du parti APDR,、euh, tout le monde ici converge q u i l p e n s e que l'indépendance n'a jamais été acquise de façon totale. Au niveau de votre parti, qu'est-ce qui bloquerait、euh, les Burundais à vivre les retombées positives de l'indépendance、euh, Premièrement, en tant que jeune, nous commençons à remercier infiniment. Euh, nos grands-pères qui ont fait tout pour que le Burundi、euh, soit indépendant, puisque nous sommes contents de vivre dans un pays qui est indépendant.、Euh, premièrement, je peux dire aussi qu'au Burundi, on n'a pas eu l'indépendance, mais on a restauré notre indépendance. C'est u e indépendance qui a été restaurée. Et qu'est-ce qu que vous voulez dire par là、euh, Avant l'arrivée de s c o l o n i s a t e u r s le Burundi était indépendant. Le Burundi était dirigé par les Burundais eux-mêmes. Donc, le Burundi était autonome. Alors, quand les colonisateurs sont venus au Burundi, ils ont racheté、euh, cette indépendance, et voilà que le 1er juillet、euh, 1 9 6 2 On a restauré cette indépendance qui a été,、euh, je dirais, volée par les c o l o n i s a t e u r s Alors, je suis. Honorable Caver parle,、euh, évoque une certaine notion d'indépendance par rapport à la population. Il trouve qu'aujourd'hui,、euh, le peuple burundais,、euh, dans la réalité, n'est pas encore indépendant à certains niveaux. Je suis totalement contre,、euh, puisque le Burundi. Euh, est indépendant.、Euh, si on regarde bien la démocratie garantie au Burundi, les institutions、euh, émanent de la volonté du peuple.、Et、même dans ces années que nous vivons aujourd'hui, il y a une différence, donc il y a une totale amélioration où le, toutes les choses sont、euh, dans les mains de la population elle-même. Donc c'est la population en soi qui est, qui est capable de gérer le pays. C'est nous-mêmes.、Euh... Donc, au niveau de la population, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Par s de p o b l è m e p a rapport r aux relations entre a n c i e n c o l o n i s a t e u r et le pouvoir public,、euh... pensez-vous qu'il y a toujours、euh, une main invisible de l'ancien colonisateur ou de ses alliés、euh, dans la gestion des affaires、euh, du pays、euh, D'abord, il faut distinguer. Quand, si on dit la pauvreté au b r u n d i il n'y a pas de c o n n a i s s a n c e avec l'indépendance. Puisque je dirais que、euh, c'est la situation du pays, mais aussi la situation des pays, situation des pays、euh, du monde entier.、Euh, vous savez qu'il y a un problème、euh, économique dans plusieurs pays du monde. Alors,、euh, celui qui dit qu'aujourd'hui, le colonisateur continue à être、euh, proche du pays pour voir comment le Burundi peut retomber dans un chaos, je dirais oui. Mais le problème en est qu'il y a des Burundais,、euh, je dirais, de s mauvaises intentions、euh, qui veulent aider ces colonisateurs, qui veulent aider、euh, ces j e d i r a i s ces j a m a i s intentionnés.、Euh, ce n'est pas tout à fait les colonisateurs, mais c'est les Burundais. Euh, quelques euh, Burundais mal intentionnés qui veulent voir encore le Burundi tomber dans un cas comme mon ami d i p r o n a a Donc, i t d s'il n'y avait pas d'alliés Burundais, il n'y aurait pas、euh, cette pression. Ah, oui, c'est comme、euh, il a dit. Vous savez que m é d i c u a g a s o l a a été tué par、euh, les, je dirais, les Burundais. q u Il i y a les Burundais les qui étaient impliqués dans cet t e affaire. Donc, aujourd'hui aussi, il y a les Burundais qui sont impliqués dans, dans cet t e affaire de voir que le Burundais retourne. Encore en arrière. Donc, c'est une rite que nous sommes en train de faire pour lutter、euh, tous、euh, ces gens. Qui veut、euh, voir le Burundi tomber en chaos? Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de préparer les élections 2020. Il y a déjà qui incite la population de ne pas céder, par exemple,、euh, la contribution des élections. Alors que c'est un signe qui montre que le Burundi est en train de prendre les choses à main. Donc, c'est déjà déjà. On veut vivre l'indépendance. Une... Lorsqu'il faut、euh, matérialiser cette indépendance par un effort,、euh, finalement, les Burundais, certains disent non. Il y a、yeah, certains qui disent non, peut-être qu'ils sont parmi ces gens mal intentionnés que je viens de dire.、Mmh. Euh, merci. Euh, Olivier m o u n o u n z i z a au niveau du parti Iprona, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Burundais ne puissent pas、euh, vivre totalement de leur indépendance Bien sûr,、euh, le parti Iprona,、euh, à travers le, le prince l o u i s g u a g a s s o l avait donné des objectifs à l'indépendance.、Mmh. Ouagasol p r e n a i t l'indépendance politique, i n d économique, p e n n d a e é c sociale et culturelle. Au niveau alors du parti, ce sont des rêves. Ouagasol n'a pas même eu la chance de mettre en pratique tous ses rêves. Ce sont des Burundis qui devraient le faire. Il était le premier ministre. Au d é u t vous avez gardé les mêmes rêves. Oui, oui, ils、oui, oui, sont là, mais la façon de le faire peut changer, mais les règles sont toujours là. c'est la raison pour laquelle je vais montrer pourquoi cela n'a pas été mis en place. Ce qui doit mettre, celui qui devrait mettre en place, c'était le gouvernement et, les, et les, les, les, les différents gouvernements qui se sont succédés. Après la mort de Guagasole, on a mis le gouvernement de Muhigwa. Le gouvernement de Mehigwa n'a pas même passé 11 mois. Parce que pour, ce qui est très, très, très difficile à comprendre, c'est de voir que depuis 1962 jusqu'en 1966, on a eu plus de 7 ministres, Premier, Premier, ministre, ministre. Premier ministre. Donc, plus de 7 gouvernements. Vous voyez qu'il y avait une instabilité exagérée. Pour mettre en pratique, pour quand même honorer ce que vous a v e Après Muhigwa, on a mis Gendandoumoué 1. Gendandoumoué 1, on a mis Nyamoy. Après a Nyamoy, a on a mis Joseph Bamina. Joseph Bamina, il est revenu Gendandoumoué 2. Après Gendandoumoué 2, il y a eu、euh, Biha, gouvernement Biha. Après, il y a eu Premier ministre m i c h o m b e r e qui, après, a fait、euh, le, le, le coup d'État. Et on a renversé la monarchie pour qu'il y ait la république. Alors, moi, ce que je constate, alors, à ce niveau, même dans quatre l e petit gouvernement ne devrait pas mettre en pratique les, les, les, les rêves de Ouagasore. Pour moi, alors, je trouve qu'il y avait une. Un plan macabre qui a été dessiné et exécuté par les colonisateurs, parce qu'ils savaient que celui qui devrait mettre en pratique le rêve d'Ogwagasol, de ce devrait être le s premier s ministre, s et on les exécutait à chaque fois, on les déstabilisait, et le parti Prona a même a été victime de tout cela. Est-ce qu'accuser l'ancien colonisateur ou l'Occident, est-ce que ce n'est pas un moyen très facile d'échapper aux responsabilités en tant que dirigeant burundais Non, ça c'est vraiment important pour cette question. Il, le problème est que ce n'était pas bien sûr à ce moment les, les, les, les blancs qui faisaient cela, mais ils utilisaient les burundais internes. Alors c'est la raison pour laquelle on doit éduquer aux burundais de ne pas quand même remplacer les blancs. Parce que les Burundis eux-mêmes doivent changer leur comportement et l e u r m e n t a l i t é et travailler dans le strict、euh, respect de l'idéologie de Guagasole. Jusqu'à même, il y a des Burundis qui se comportent de, qui, comme des Blancs qui colonisent eux-mêmes les Burundais. Vous voyez, c'est ça ce que nous devons faire et, et voir la façon dont nous allons faire. Parce qu'il y a des Burundais qui, aurait, après avoir remplacé les Blancs, se sont comportés comme des Blancs. Comme les, les colonisateurs, mais aussi qui travaillent en connivence avec le bas, qui sont influencés. Bien sûr, on ne peut pas dire que le Burundi doit être isolé, n'est pas nier des relations diplomatiques avec d'autres pays, mais il faut voir les limites, respecter la souveraineté, voir la ligne directrice qu'on avait tracée pour que, bien sûr, le Burundi soit indépendant totalement. Aujourd'hui, économiquement, vous voyez, le Burundi,、eh, bien sûr, vivait des aides depuis longtemps. Alors, quand il n'est pas indépendant économiquement, quand il y a la pauvreté, quand il y a le chômage, le chômage exagéré, toute personne peut influencer la jeunesse, mais aussi la population et les t é l é g u i t e s comme ils veulent. L'émission, c'est Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, l'heure est au bilan après 57 ans de l'indépendance du Burundi. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, le bilan est. Faite par、euh, nos quatre invités. Nous sommes avec、euh, Olivier m o u n o u z i z a secrétaire général et porte-parole du parti Yprona. Claver Choyitungiye, il est du parti Congrès national pour la liberté CNL. C'est également un élu du peuple. Gaspard Kobako, il est secrétaire à la communication et porte-parole du parti CNDD. Nous sommes également avec Gabriel b a n z a w i Tonde, il est président du parti APDR. Gaspard Kobako. Tantôt, vous parlez d'une indépendance partielle. Au niveau du parti Iprona, on parle、euh, d'une certaine、euh, connivence entre Burundi et, et l'Occident. Tantôt, il rappelle、euh, la nécessité、euh, du réveil des dirigeants burundais、euh, pour vivre une réelle indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le, les, les dirigeants burundais ne parviennent pas à asseoir une indépendance politique et économique Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être faire mienne certaines des observations qu'a fait Olivier, que,、mmh. que je partage avec lui. Le rêve de Ouagasore et ses compagnons de lutte, c'était pour avoir une indépendance politique. Économique et socio-culturel. Et malheureusement, c'est ça que nous n'avons pas euh, sur. Euh, dans l'ensemble. Ici, je ne voudrais pas faire un procès d'intention au colonisateur uniquement. Parce que、euh, le colonisateur a été remplacé en quelque sorte par、euh, le colonisateur ou les colonisateurs nationaux, malheureusement. Il, il a fait allusion à cela et je voudrais revenir. e、euh, u Cette、euh, sorte de colonialisme s'est pérennisée malheureusement dans les classes dirigeantes、euh, burundaises après l'assassinat de Rwagasore, parce qu'ils se sont comportés exactement comme、euh, le colonisateur, en quelque sorte. Ils, ils se sont identifiés au colonisateur. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense qu'à l'unisson, nous devons cheminer tous ensemble. Et sans exclusive s pour lutter pour cette indépendance. Sans que certains pensent qu'ils、euh, sont plus capables que d'autres. Quand on dit qu'il y a des、euh, Burundais qui aident les localisateurs,、euh, je dis que c'est un procès d'intention parce que c'est d i c i à m o i Qui sont-ils, ces Burundais Il y a des gens,、euh, des Burundais qui sont privés de leur liberté politique, de leur liberté tout court. Qui vivent en insécurité et qu'on accuse à tort qu'ils jouent le jeu du colonisateur. Juste pour dire, mettez-vous à l'écart parce que vous êtes en train de travailler avec le colonisateur.、Mmh. Je le dis peut-être de manière crue, mais c'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous aurons l'indépendance quand nous aurons satisfait、euh, les Burundais en les faisant vivre en. en, en, en comment dirais-je é l En v a t en diminuant plutôt le seuil de pauvreté, qui aujourd'hui au-delà de 50%, qui avoisine est 62%. Est-ce que c'est le colonisateur qui fait ça? Peut-être oui, peut-être non. Je dis que la main du colonisateur est là. Nous aurons une indépendance quand nous aurons、euh, élevé le niveau d'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, on voit. À quel rythme Mais C'est comme si un peuple pauvre ne p e u t pas être indépendant.、Euh, on se rappelle de l'histoire avec ces couturés qui parlaient, qui préféraient l'indépendance d e la pauvreté plutôt que d e la richesse,、euh, dans la soumission. Oui, en quelque sorte, mais ça ne doit pas être un slogan. Lorsqu'on ne peut pas joindre les deux bouts du mois, la tentation est grande. On ne peut pas dire qu'on est indépendant quand on ne sait pas、euh, comment se procurer le minimum. Satisfaire le minimum de besoins, avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, mettre、euh, les enfants、euh, à l'école. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Alors, on ne peut pas prétendre qu'on est indépendant quand on n'a pas la paix et la sécurité. Je suis aujourd'hui un peu étonné, voire sidéré, d'entendre Oh, il y a la paix et la sécurité, il y a la paix et la sécurité. Mais combien de morts se comptent au jour le jour, aujourd'hui Vous revenez à l'analyse de Gabriel Banzawitond du parti APDR. Qui disait quoi Qui disait que la population est stable, qu'il n'y a aucun problème. Je crois que si le président de l'APDR est satisfait, il ne faut pas dire que、euh, le peuple burundais est satisfait. Nous connaissons、euh, comment les Burundais vivent. Parce que nous ne vivons pas en dehors du Burundi. Nous vivons au Burundi. Et nous connaissons les réalités. On ne peut pas dire que les Burundais sont satisfaits parce qu'aujourd'hui, les Burundais souffrent. Ils souffrent de la faim. Ils souffrent de la maladie. Regardez la malaria qui est en train de déciber la population. C'est parce que les Burundais ne sont pas capables de produire d e s médicaments pour soigner cette euh, euh, épidémie qui, qui, qui devient finalement une pandémie au jour d'aujourd'hui. C'est un problème et c'est un indicateur sérieux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Burundais est totalement indépendant. Parce qu'il est isolé. Le Burundi doit nouer avec euh, euh, les relations, avec、euh, les pays du voisinage, avec l'East Africa Community, avec la communauté internationale. Est-ce que je serais en train d'exagérer si je disais que le président de la République ne peut pas sortir aujourd'hui Ce n'est pas un isolement. Un isolement, iso iso iso iso pardon. Il ne peut pas aller à l'extérieur. Pourquoi C'est parce qu'il y a un problème évident. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le b u r u n d a i est indépendant quand la corruption a atteint des dimensions incalculables. Vous voulez que je vous donne un exemple Il y a deux ou trois mois,、euh, la ministre ayant la justice dans ses attributions était en train de d é c r i e r le fonctionnement du tribunal de résidence de Kinamas, si je ne me trompe. Elle disait en définitive Vous êtes cinq membres au niveau de cette juridiction de la base. Il y a un seul homme. Mais nous savons ce qui est en train de se passer. Deux semaines plus tard, elle était, je crois si je me trompe, à b o r a n v i a pour dénoncer la corruption. Laquelle corruption avait été déclarée、euh, tolérance zéro en 2005. Malheureusement, elle a continué à s a n r a c i n e r Pourquoi Ça veut dire que quelque part, on dirait qu'elle est tolérée. Nous devons donc, à l'unisson, lutter contre tous ces maux. Lutter contre la maladie, lutter contre la corruption, lutter contre l'isolement, instaurer une paix et une sécurité durable. Il ne faut pas qu'au jour, au jour, au jour, on entende que des Burundais meurent à Moyinga, meurent à b u j u m b u r a meurent à Boubanza, etc., etc. Et se donner、euh, une sorte d'autosatisfaction en disant Nous, e u Burundi, vivons la paix et la sécurité parce que peut-être chez soi, on est en sécurité. Regardons. Une réalité qui crève les yeux. Moi, quand je vois les hautes autorités André Doss se déplacer avec tout un arsenal, avec l'arrêt des artères et de la circulation, est-ce que c'est ça la paix e la sécurité C'est des signes évidents qui ne trompent pas qu'il y a de l'insécurité. Vous, vous, vous, là, revenez vous, revenez, vous revenez sur plusieurs aspects qui justifient、oui. le manque d'indépendance.、Oui. Au début, vous avez euh, parlé、euh, d'une indépendance relative.、Et、si、euh, le 1er juillet de cette année, il faut célébrer 57 ans, pour vous, quel quels sont les quelques éléments que vous retenez qui pourraient justifier cette célébration D'abord, que cette indépendance a été acquise au prix du sang, bien sûr. Il faut la célébrer. Nous l'avons eue. Mais il ne faut pas、euh, se donner、euh, une autosatisfaction en l i s a n t nous devons en rester là. Non. Nous devons ensemble lutter pour que nous ayons une indépendance économique. Nous devons lutter pour qu'il y ait、euh, des énergies construire des barrages pour pouvoir. Mettre des unités de production. Il faut qu'il y ait industrie, une industrialisation e dans ce pays. Tant que nous n'aurons pas、euh, les forces de production, nous ne pourrons pas dire que nous sommes indépendants. C'est-à-dire que nous devons, autant que faire c e p e u se battre économiquement,、euh, mettre des unités de production, les usines, construire des barrages pour permettre la production et pour qu'un jour, On puisse parler comme le président Adak o u f o r du Ghana pour dire Voilà, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous passer de votre aide. C'est comme ça que le président Ghanaï a dit à l'FMI t Ok, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de votre aide. Et à partir du moment où vous atteignez un seuil de satisfaction de la population, c'est-à-dire d'autosuffisance alimentaire, Énergétique, économique, je pense qu'on pourrait dire que nous sommes véritablement indépendants.、Mmh. Donc aujourd'hui, l'indépendance, nous l'avons eue, nous devons la célébrer, mais aussi nous devons continuer à nous battre pour que cette indépendance, chèrement acquise, puisse s'enraciner. Euh, honorable c l a v e é Tchoy Tungi, au niveau du s n e、euh, l pensez-vous qu'il y a autant de défis encore qu'il faut relever、euh, pour parler d'une indépendance S'il y en a, lesquels principalement pour qu'on puisse cheminer vers une indépendance totale Merci, merci pour la question. Au sein du Sénel, nous, nous, nous constatons avec regret le comportement des Burundais aujourd'hui après 57 ans d'indépendance. Parce que、euh, l'indépendance que nous avons a c q u i s、euh, on dirait que、euh, nous ne comprenons pas、euh, ce qu'est la définition de, du mot indépendance".、Mm -hmm. Le sens même de indépendance. Le sens même de l'indépendance. Être indépendant, c'est-à-dire être libre en tout et partout, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Donc, Vivre dans la sérénité dans tout le pays. Mais ce sont des, des libertés qui sont même consignées dans la constitution、oui, oui. burundaise et votées,、euh, adoptées, mais、et、également malheureusement, à, qui a été plébiscité par un, un, un malheureusement, référendum. Malheureusement, les textes de loi qui, qui régissent le Burundi, notre chère patrie, ce sont des textes de loi qui sont bien élaborés, mais ce sont ceux-là qui devaient、euh, d'abord garantir c e s Liberté, ces lois et la liberté pour la population qui,、euh, qui transgressent les premiers. Par exemple, quand on, a, on assiste ici au Burundi e n taux de chômage qui continue à croître, pourquoi、euh, le pouvoir. Ne puissent pas, puisse pas mener une politique qui donne de l'emploi, notamment la population est en train de mourir de, de faim. Donc, il n'y a pas de mort qui sort, mais il y a une mort latente. Quand vous, vous, vous arrivez à la colline, c'est déplorable. Vous passez dans une, sur une colline et, et vous voyez le, comment les gens, les, le, le niveau, le logement, l'habillement, Et les, les gens manquent de quoi mettre sur le t a m p s alors que nous avons tous les ingrédients pour que le, la, la population b r u n a i s e puisse、eh, cultiver et avoir une récolte、eh, pouvant satisfaire au niveau interne et même nous pouvons même exporter. Nos、Donc Vous pensez que si les dirigeants、haute. burundais se, se seraient、euh, étaient conséquents par rapport à ces défis à, depuis une belle époque,、euh, ça, ces problèmes auraient trouvé solution Oui, le problème que nous avons eu depuis longtemps, c'est que nous avons eu des dirigeants qui n'avaient pas une vision nationale, mais qui cherchaient intérêt, les, les intérêts personnels. Donc, un dirigeant qui. Euh, euh, qui a un poste quelque part, il s sont contente d'acquérir,、euh, d'avoir les, les avantages de ce poste et ne se soucie n t pas de la population qu'il a m i s là-bas. Donc c'est un problème. C'est sans les, le comportement que nous devons changer. Les Burundis doivent changer et、euh, faire de notre l indépendance et, et revenir à l'éducation. Parce qu'il、euh, y a un a t t a c h e qui dit. Qui nourrit, le contrôle. Si on ne parvient pas à nourrir la population, celui qui aide à nourrir cette population, il contrôle. Il y a les organisations internationales qui viennent. Quand ils viennent avec la,、euh, avec de quoi la nourriture, qui, qui distribuent à la population, à ce moment-là, la population perd de confiance, de confiance à, à, à leurs dirigeants. Nous devons bloquer tout ça. Si nous devons bloquer tout ça, nous devons mener une politique. Visant à ce qu'on ait une indépendance, notamment politique, pour que la population soit libre au niveau des actions politiques. Nous devons avoir une indépendance économique, au moins la population puisse avoir de quoi manger. Et le fonctionnaire, le petit fonctionnaire ne parvient pas aujourd'hui à atteindre l e d é b u t du mois. Alors que. Il travaille tout le mois, mais、euh, le, le résultat, le salaire, ne parvient pas à, à satisfaire les, les besoins familiaux tout le mois. Ce qui peut même ouvrir à une brèche pour la corruption, tantôt évoquée par、euh, Gaspard、si, Kovac. Si, si, si ça c'est aussi un, un défi. La corruption qui gangrène, même on ne peut pas、euh, exprimer. La population n'est pas. Non, La corruption n'est pas. En appâtant, j'étais des, des gens les moins payés. L'enseignant de l'école primaire là-bas. La, la corruption, il y a les, les, les gens qui ont des postes, de, qui, les, les dirigeants, ce sont eux qui sont les, les plus corrompus.、Mm -hmm. Et aujourd'hui,、okay. la loi est là, mais n'est pas applicable, n'est pas appliquée. Donc, il y a même les, les gens qui. qui Pousse l'État à avoir des pertes, qui prennent prenne des décisions. Il y a la loi récursoire, elle n'est pas appliquée. Tout ça, c'est un problème <rire> pour. L'indépendance du r m e t t e z m e p a s s e la parole à Gabriel Banzaoui Tondé. Tantôt, vous avez accusé une partie des Burundais qui sont d'Omèche en connivence avec l'Occident ou les anciens colonisateurs. À votre niveau, ne p e n s e z pas qu'il y a aussi un effort à faire au niveau des dirigeants burundais pour asseoir une indépendance totale Vous avez entendu les interventions du représentant du SNDD. Et celui du CNR?、Euh, premièrement, c'est une triste réalité après avoir entendu les interventions de mes collègues, puisque si je n'ai pas mal、euh, saisi, Ils disaient qu'il f a u t、euh, mieux vivre en colonialisme que de vivre aujourd'hui. que n o u s v i v o n s C'est une mauvaise、dire? interprétation. Nous, nous, je disais qu'il faut que la population, les bourreaux, prennent en m leur pour indépendance. Pourquoi je peux dire comme ça、mm. Puisque ce、si、sont des p a i s indépendants. C'est ce que vous avez interprété. Oui, pas, pas en tout cas.、Euh, euh, ont des pays indépendants. Indépend...、Ah, ouais. Si on, on essaie de connaître ce qui était l'époque d e c o l o n i a l i s a t i o n les gens, c o m m e vivaient. C'était des chicotes. C'était des.、Euh, je dirais, amener des œufs, amener des bœufs. Vous savez que c é t Alors... d i t Certains parlent d'une chicote moderne. Oui, c'est bien. Après l'indépendance, comme le secrétaire dit,、euh, général du Parti Prunard, a dit, comment ça a été fait Imaginez. Euh, il y avait des coups d'État, il y avait des régimes de s coups d'État.、Euh, même depuis 2005, là o n a franchi la démocratie, connaissez-vous ce qui s'est passé en 2015 On a fait retourner encore le Burundi en arrière. Le Burundi met、euh, deux pas en avant et après quelques années, cinq pas en arrière. Comment vous comptez en sortir Alors aujourd'hui, le Burundi, Burundi est en train de, de fournir des efforts pour en sortir. Mais il y a encore les Burundais qui veulent retourner le Burundais en arrière. Alors, pour résoudre ces problèmes,、euh, c'est pourquoi il y a les é r e c t i o n s Quand il y a les é r e c t i o n s c'est pour dire que l'alternance au pouvoir. Alors, j'inviterai mes, mes collègues qui sont des hommes politiques dans les formations pour,、euh, politiques. Après avoir constaté tout ça, il faut faire des efforts en fait que les le 11 mois qui restent, qu'ils accèdent au pouvoir pour changer ces choses. Pour améliorer les choses au lieu de critiquer. Puisque c'est inutile de voir un député, par exemple. S'il a c c é d a au pouvoir au niveau du Sénat, pensez-vous qu'il pourrait. Avez-vous espoir qu'il pourra corriger tout ce qui n'a pas été fait durant 57 ans d'indépendance Non, moi je ne dirais pas 57. Si on regarde bien, la démocratie a été, je dirais, cramponnée par de plusieurs problèmes. s i i l faut résumer en termes d'années, pensez-vous que le Burundi a été、euh, indépendant combien d'années J'ai fait de ma vie un cérébral n t 57e anniversaire, mais les actions、euh, qui concrétisent l'indépendance,、euh, je dirais que c'est、euh, des petites années qu'on、euh, qu peut compter、euh, de durer deux ou trois ans pour moi.、Mm -hmm. Puisqu'il y avait cinq ans, en Problème de 7 ans. Il y avait、euh, deux ans de réparation en problème de, 7, de 8 ans pour détruire ce qui a été construit、mm -hmm. dans deux ans.、C、comment comptez-vous alors en s o r t i r ces、euh, problèmes Voilà la r u t de la route. Comment de justement ju a PDR compte et、euh, aider les Bourgogne C'est pourquoi vous、mm -hmm. voyez même que je suis en tricot du parti a p d Après cette é mission, je descends dans une descente à moi pour dire que je travaille fortement. Pour acquérir au pouvoir, en fait, d'améliorer. Puisque, comme on a dit aujourd'hui, il y a quand même des problèmes à résoudre. Il y a des, je dirais, beaucoup de problèmes dans tous les domaines au Burundi q u a p d va changer pour que les ressources soient mises en réalité. Mm -hmm. euh, merci. Olivier、euh, Mouloudziza, aujourd'hui, votre、euh, sentiment est partagé entre amertume et, et satisfaction、euh, par rapport à l'indépendance. Si、euh, le parti prenard revenait au pouvoir ou contribuait efficacement、euh, dans la gestion du pays,、euh, qu'est-ce que、euh, pensez-vous、euh, devrait être une euh, priorité euh, pour aider les Burundais à retrouver leur indépendance totale? Euh, au niveau du parti, nous a t j o u r nous travaillons dans les rêves et dans les lignes qui ont été tracées par、euh, le prince Louis Guagasore. Chaque fois, quand tu écoutes les hommes politiques burundais, vous, vous, vous voyez que toujours il y répète les problèmes qu'avait soulevé Guagasore lui-même. À son époque, il disait Nous voulons lutter contre la corruption. Nous voulons lutter contre pour que les b u r u n d i s doivent lutter pour avoir les droits de l'homme, les droits humains, soient bien établis au b u r u n d i Il disait qu'il faut lutter pour avoir la justice sociale. Il luttait pour la démocratie, effectivement, comme les b u r u n d i s l'entendaient. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve même que nous, les b u r u n d i s de notre âge, nous voyons que g u a g a s o l était inspiré parce qu'avoir. Les Burundis n'ont pas eu le temps de résoudre ces problèmes, mais ces problèmes se sont empirés. Dit en dehors de Gasson, il n'y avait pas de réfugiés au Burundi, mais aujourd'hui, il y a même des réfugiés depuis 1965 qui se sont réfugiés en dehors du pays. Alors, le pays indépendant, alors, comme le Burundi, moi, j'accepte effectivement qu'il y a l'indépendance, bien entendu. Il y a l'indépendance politique parce que. De la base au sommet, ce sont les Burundis qui dirigent. Il n'y a pas vraiment de blancs comme du temps de Ouagasole. Mais il y a bien sûr ce qu'il faut faire pour consolider l'indépendance. Il y a l'indépendance qui a été acquise, mais il faut consolider cette indépendance par le changement de comportement. Par bien sûr aussi, les Burundais devraient voir dans l'angle où ils devraient bien sûr lutter contre la m é d e c i e colonisatrice parce que le pays. Burundais travaillent et vivent sous l'influence géopolitique et géostratégique. Alors, quand les Burundais qui sont à l'intérieur ne parviennent pas, bien sûr, à tout faire pour pouvoir ne pas être influencés par toutes ces influences externes, ils pouvaient déraper et ne pas se souvenir de、eh, la ligne qui a été、eh, tracée par Ouagasso. Au niveau du parti, alors, nous voyons qu'il faut. On toujours Continuer à éduquer les Burundis, la jeunesse, à avoir un amour patriotique. Il y a l'éducation patriotique, mais aussi l u t t e r contre tous ces maux qui sont、euh, observés ici au Burundi. La corruption, bien sûr, on a dit que les Burundis sont tués. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il faut bien sûr accepter que par rapport aux années passées, au moins il y a la stabilité. À la veille des élections, il faut que les Burundis comptent à mettre en place. Des hommes politiques qui vont nous aider à toujours aller dans l'avant. Le parti Iprona est sur le t e r r a i Nous n sommes en train de voir et relever tous ces défis pour que, bien entendu, dans les jours à venir, nous puissions concrétiser les rêves de Guagasol et ses compagnons d'Olite. Et moi, je suis très fier d'être dans ce parti qui doit. Et si je trouve que d'autres partis politiques sont en train d'enseigner tout cela, c'est pour moi. Une fierté, il faut que la philosophie d o Guagasole soit partout, quels que soient les partis, 32 partis, pour moi, ça sera. Bien sûr,、euh, ma satisfaction de voir que les Burundis ont bien compris. Les élections que... libres et transparentes, c'est un signe d'indépendance pour un pays Bien sûr, les élections libres et transparentes. Guagasole a lité pour cela. Il a lité pour que les femmes puissent voter. Il a lité pour qu'il n'y ait pas les tricheries, parce qu'en 1961, dans les élections、euh, communales, on avait bien sûr fait des, des élections qui ne sont pas du tout transparentes. Il a lité pour cela. Malheureusement, après sa mort, Nous avons vu que les PDC et d'autres blancs qui travaillaient ensemble avec ces gens ont pu faire retourner le pays et embrigoter le parti de Ouagasore, qui malheureusement n'a pas pu travailler correctement comme le prince le voulait. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens et je pense que le parti Ibrona, tôt ou tard,、euh, concrétisera les rêves de Ouagasore. Et pour ces Burundais qui se comporteraient comme l'ancien colonisateur Les Bourdondis qui se comportent comme les anciens colonisateurs, vous voyez, c'est ces gens qui tuent les autres, c'est ces gens qui sont corrompus, c'est ces gens qui ne respectent pas la justice sociale, c'est ces gens qui, à la base, dans les collines, veulent terroriser la population bourgondaise pour ne pas travailler librement. Ces t déjà qui l se s rappellent qu'ils travaillent comme les colonisateurs. Les colonisateurs, ce ne sont pas des blancs, plutôt, les colonisateurs, c'est le comportement de ces blancs. Sont hérités par ces Burundis. Alors, nous l e s demandons de changer, plutôt de travailler pour que les Burundis soient libres, bien sûr,、euh, é c o n o m i q u e s e t je le félicite. Et au, au, niveau, au niveau du parti, il n'y a, a pas quelques-uns qui se comportent. Ainsi. Le parti p r o n a a subi ses coups. Vous voyez, le 23 novembre, on a donné un arrêté royal qui faisait le parti p r o n a comme un parti unique. Tous ces gens qui étaient dans le PDC, tous ces gens qui étaient dans le PP, tous ces gens qui étaient, ont tous immigré vers le parti unique et ils ont、mmh. amené même un comportement que le prince ne voulait pas. Mais les Badas s g a n les héritiers、euh, de l'idéologie de g o u a g a s o l ont combattu pour que, bien sûr, le parti reste toujours stable. Et nous luttons pour que、euh, tous ces comportements、euh, ne puissent pas revenir au niveau du parti.、Mmh. Euh, au niveau du parti SNDD, Gaspard k o b a k o s'il fallait proposer aux dirigeants ou si le SNDD accède au pouvoir, quelles seraient les priorités pour asseoir une indépendance totale En quelques mots.、Euh, en quelques mots, si、euh, le SNDD accède au pouvoir, il va réaliser、euh, ses projets. Et nous avons、euh, une affaire de 111 propositions. Mais parmi les 111 propositions, il y a 12 qui sont prioritaires.、Et、par rapport à l'indépendance、euh, Bien entendu.、Mm. Bien entendu. Parce que c'est en tout. L'indépendance, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot. C'est tout en tout. L'indépendance, c'est lutter contre la pauvreté. Nous l'avons dit tout à l'heure. C'est、euh, avoir euh, une indépendance économique en faisant la promotion、euh, de la production à travers les industries. C'est-à-dire à m u l t i p l i e r les sources d'énergie, en construisant des barrages, etc. m a Peut-être q u i est en train de se faire aujourd'hui. Oui. Il y a combien de barrages qui ont été réalisés après le premier qui a été, ou les deux qui ont été construits Mais il y a plusieurs en vue. Oui, il y a beaucoup de chantiers, comme nous en avons aussi、mmh. chez nous. Peut-être qu'on pourra faire une vitesse acceptable pour accéder à l'indépendance. Je crois que、euh, si le CNDD accède au pouvoir, il fera en sorte qu'il puisse proposer des prix au café, au thé, que ce ne s o i t pas des prix imposés. L'indépendance、voilà、économique. L'indépendance économique,、mm -hmm. nous insistons. Alors, il y a aussi、euh, la question qui a été soulevée par l'honorable ici du CNL. Il faut être libre en tout et partout. En tout et partout, c'est-à-dire politiquement. On n'est pas encore indépendant puisque l'espace politique est verrouillé. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Par q -qui. Parce qu'ils sont au pouvoir. Vous pensez que le verrouillage peut provenir de qui On ne peut pas s'auto-verrouiller. C'est tout à fait normal.、Mm -hmm. Alors, il a dit quelque chose d'autre très important. Qu'il ne suffit pas d'élaborer des textes, qu'encore, il faut les appliquer. C'est un député. Alors, il y a des textes qui sont bien élaborés,、il、mais qui ce, sont mal il, appliqués. Il sait ce dont il parle, par rapport à la loi. Vous dites Il sait ce dont il parle par rapport à l h o Il sait ce dont il parle.、Mm -hmm. Parce que lui, il est législateur. Il, après avoir légiféré, il constate que le résultat est maigre.、Mm -hmm. Ça veut dire que les textes sont là, ils sont de b o n s textes, mais qui ne sont pas appliqués. Alors, quand vous dites, tolérance est zéro à la corruption, mais que la corruption, au lendemain, atteint des dimensions incalculables, qu'est-ce que vous pouvez penser Vous voulez que je donne un exemple Il a bien souligné que. En responsable dans un poste X. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait La première chose qu'il fait, au lieu de travailler pour ceux qui l'ont mandaté ou pour le peuple burundais, il commence d'abord à se servir. Malheureusement, il continue à se servir. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'après la nomination à un poste de responsabilité, après trois mois, quelqu'un puisse construire trois immeubles Comment vous comptez y faire face, justement, au niveau du s n o u s allons lutter énergiquement pour juguler totalement la corruption. Il y a des pays qui l'ont fait et qui y sont parvenus. Nous allons nous servir de ces bons exemples.、Mmh. Euh, au niveau du Sénel,、euh, honorable Kaver Tchoyi Tungiye,、euh, comment pensez-vous aider les Burundais à accéder à l'indépendance totale au regard des défis、euh, qui entourent cette notion aujourd'hui、euh, Merci. Merci, monsieur le journaliste. Au niveau du Sénat, comme tout Burundais l'entend, nous nous voulons d'abord que la, le, le pays soit stable. Il faut que le pays soit stable. Donc, en stabilisant le pays, c'est-à-dire stabiliser le cœur du Burundais pour qu'il y ait l'amour de la patrie. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Si on aime la patrie, on doit la servir. Donc, on doit d'abord、euh, inculquer. Au Burundi pour qu'il y ait un comportement、euh, d'amour entre, entre eux d'abord et comme ça ils vont servir leur chère patrie dans la tranquillité. Et puis aussi nous devons instaurer une discipline. C'est vraiment une chose qui est très importante au niveau de,、euh, de la gestion du pays. Aujourd'hui, Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a la régulation routière. On a mis par exemple le, le feu, le, le feu t r i c o l o r e Vous voyez, un、euh, jeep ou bien un pic à p u d e de policier passe devant euh, euh, le feu rouge alors que c'est la police qui devait réguler. Ça, c'est la discipline qu'on doit d'abord. Discipliner d'abord ceux qui aident les autres à être disciplinés. Ce n'est pas、discipliné. une interprétation dans un autre sens de l'indépendance. Oui, ça c'est aussi. Il faut que la population soit disciplinée. Quand vous voyez les forces de l'ordre. Un peuple de... indép indépendant doit être discipliné. Discipliné.、Mm -hmm. Parce qu'on doit respecter la chose publique. On doit d'abord mettre en avant l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Tout le monde est sur la route il y a quelqu'un qui dépasse.、Mm -hmm. Ça c'est une, dis une discipline. À la banque, n'importe où. Ça se donne une discipline. Il doit, on doit d'abord discipliner la population burundaise pour qu'elle se respecte mutuellement. Et aussi, on doit adapter l'indépendance à la burundaise. Qu'est-ce que les Burundais veulent de l'indépendance Non pas co copier ce qui se passe en Occident. Ils sont indépendants comme ça. Et nous, nous venons, nous sommes indépendants et adapter aussi à la démocratie à la Burundaise. Parce que la Burundaise qui est adaptée en France, la, la, la démocratie qui est adaptée en France, en, en Belgique, o u des États-Unis, n'est pas à la Burundaise. Nous devons savoir que veut la population burundaise pour qu'elle puisse évoluer、mmh. et non pas amener quelque chose, que l'indépendance ou bien.、Euh, Une politique qui n'est pas adaptée à la Burundaise. Et aussi, avec ça, nous, nous devons faire la promotion de, du leadership.、Mm. Être leader, vous devez être le serviteur de, de la population, le serviteur de ceux qui vous ont mandatés. C'est ça notre conception au niveau du Sénèque.、Mmh. Voilà, c'est、euh, à ce moment que nous mettons un point final、euh, à l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque、euh, d'aujourd'hui, Il était question de faire un bilan、euh, par rapport à l'indépendance du Burundi, 57 ans,、euh, 57 ans après、euh, son acquisition. Au plateau, nous étions avec quatre invités. Nous remercions Olivier Mounouziza, le secrétaire général et porte-parole du parti i p r o n a Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. C'est moi plutôt qui vous remercie et je répondrai présent une fois encore invité. Nous disons également merci à Honorable Kavel Choi Tungye, il est député élu par la population et membre du parti Congrès national pour la liberté, CNL. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci beaucoup de l'invitation et je suis toujours à votre disposition. À votre disposition. Je suis toujours disponible à votre appel.、Mmh. Merci. Nous disons également merci à Gaspard Kobako. Il est secrétaire à la communication et porte-parole du parti CNDD. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci pour l'invitation. Je répondrai présent à la prochaine. On n'avait pas l'habitude d'avoir une invitation. Maintenant, nous sommes tout à fait fiers que、euh, la vitesse d'un temps va reprendre. Et en terminant, je voudrais faire un clin d'œil à mon petit frère qui, part, qui dirige le parti APDR, juste pour dire que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Merci.、Mmh. Nous disons également merci à Gabriel Evanzaoui t o n d e il est président du parti APDR. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque.、Euh, merci de votre invitation. Mais il、euh, y a trois choses que je peux dire comme clin d'œil. Pour、secondes. que le Burundi v i v r en indépendance totale, il faut d'abord mettre en avant les bas pèpres d'abord. Il faut construire un Burundi nouveau, mais aussi il faut qu'il y ait de nouveaux sangs dans les organes déjà du pays. Dans son sens, il y aura l'implantation totale de l'indépendance. Vous avez compris la période de Gasper Kavokovako lorsqu'il、euh, parle oui, le... a, la a, de la campagne n'a pas compris. m Il faut financer la campagne et les activités quotidiennes de, de, des partis politiques. S'il ne fait pas ces activités, il ne faut pas injurer e e m p ê c h e r à péter. Voilà, nous remercions à vous tous qui êtes à l'écoute de、o、Mosaïque à la réalisation de cette émission. C'était Jérôme Nyonzima, Eric Ouimana et Dorine Ouimana assurés la mise en onde. À l'animation de Mosaïque, vous étiez avec moi, Pacifique Chubaïro. Et bonne fête de l'indépendance à vous tous, Burundais, où que vous soyez. Et continuez à suivre les émissions de la radio s a n g a n i Mosaïque.